Le papier. Bonne fête, Paul, afin de souligner le 68e anniversaire comme ça, du Beatle le plus productif et révolutionnaire. Donc, la première moitié de l'émission va être consacrée à la musique de Paul McCartney. Et comme je l'expliquais auparavant, je vais vous présenter une pièce, une des pièces marquantes qu'il a écrites u r à peu près tous les albums studio s qu'il a enregistrés depuis quasiment 50 ans. p a r la suite, dans la deuxième moitié de l'émission, je vais vous présenter le traditionnel spécial 3 pour 1 classique. On va donc entendre des b l o c s de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. ou groupe qui représente certains des styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière c l a s s i q u e On va entendre du hard rock, du rock progressif, ainsi que, comme d'habitude, un peu le méta vers la fin. On va entendre des artistes, des groupes comme Babe Ruth,、uh, Thin Lizzy, Black Sabbath, Rat, Stone Temple Pilot et、euh, une toute nouvelle pièce tirée du nouveau disque de Iron m i d e n qui sort en n o u et qui est intitulé The Final Frontier. Je vais vous présenter le 15e chapitre de la discographie d'ACDC, l'album Ballbreaker de 1995. Je vais vous présenter une grosse nouveauté, le nouvel album de Tom Petty and the Heartbreakers, Mojo, qui est paru cette semaine. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec quatre compositions marquantes de Paul qu'on retrouve sur les quatre premiers albums. Des On écoute ça à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à Toir et Vias. C'est Fou 89 FM. Une des premières compositions de Paul McCartney, qu'il a écrite en 1959, alors qu'il avait 17 ans. Chanson très influencée du style de Buddy Holly, qui a été une des grandes idoles de Paul dans sa jeunesse. Une des grandes idoles de John aussi, puisqu'il s'est basé sur le nom du groupe d'accompagnateurs de Buddy Holly, les Crickets, pour donner son nom aux Beatles. Des Beatles, qui, bon, dans le fond, c'est un jeu de mots en forme de néologisme sur Beatles avec un E. les Beatles, les Scarabées, qui étaient en fait,、euh, en fait, c'est un hommage au grillon de Buddy Holly and the Crickets. En outre, Paul a racheté、euh, les droits des chansons de Buddy Holly dans les années 70. I'll Follow the Sun, s e s t tiré du disque Beatles for Sale, sorti en 1964. Juste avant, on a entendu Can t Buy Me Love, chanson que Paul a écrite à l'hôtel George V, où les Beatles étaient logés à Paris pendant leur série de spectacles à l'Olympia. En 1964, une pièce qui nous vient du disque et du film A Hard Day's Night, paru aussi en 1964. Précédemment dans le blog, on a entendu All My Loving, une chanson que Paul a écrite après s'être inspiré apparemment d'un poème qu'il a composé en se rasant.、Euh, C'est tiré de l'album, e、euh, deuxième album des Beatles, With the Beatles, apparu en 1963.、Et、au début du blog, on a écouté I Saw Her Standing There, la pièce qui ouvre le premier album des Beatles, The Please, Please Me, qui lui aussi est sorti en 1963. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On vient de le voir, à leur début, les Beatles faisaient une espèce de rock'n'roll très juvénile que certains appelaient yé、yeah, yé.、Yeah. Euh, toutefois, après leur rencontre avec Bob Dylan et,、euh, aussi à cause des fréquentations de Paul, Avec le milieu branché et underground de Londres, les Beatles sont, se sont peu à peu raffinés et leur musique est devenue définitivement plus intéressante. À partir de l'album Help, le Fab Four a commencé à tranquillement se sophistiquer. On va entendre quelques pièces marquantes de cette époque, en commençant par une des chansons les plus importantes de la carrière de Paul, Yesterday, à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou 89 FM!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 To Get You Into My Life, c'est tiré de l'album Revolver de 1966. Juste avant, on a entendu Drive My Car de Robert Soul paru en 1965. Au début du bloc, on a entendu un des plus grands classiques de Paul Yesterday qu'on retrouve sur le disque Help de 1965 et qui est, semble-t-il, une des pièces les plus reprises de toute l'histoire de la musique. C'est la première chanson des Beatles que j'ai entendue personnellement dans ma vie. Vous êtes à l'émission Classic q en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Paul McCartney afin de souligner son 68e anniversaire de naissance. Je vous présente une pièce tirée d'à peu près chacun des albums auxquels Paul a travaillé dans sa vie. On arrive à la période musicale la plus intéressante des Beatles, leurs années de studio et leur période psychédélique, entre autres. Dans un moment, on va entendre des extraits de l'album Blanc et de Magical Mystery Tour. Mais tout de suite, on écoute une de ses plus belles pièces tirées de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band,、mm -hmm. Fixing Hole à l'antenne de la Radio Campus, la seule diffuser du vrai rock psychédélique à trois rivières. C'est fou! I'm And stops my mind from wandering where it will go. I'm feeling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go.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 Juste avant la pause pub, on a entendu Yellow Submarine, une chanson pour enfants que Paul McCartney a composée et qui est devenue le titre du long-métrage en dessin animé des Beatles, qui est sorti en 1969, chanson qu'il a donnée à son ami Ringo pour qu'il la chante. Ringo qui est bien bien chanté des trucs légers comme ça. Juste avant, on a entendu quelque chose de totalement opposé à Yellow Submarine, c'est-à-dire h e l t e r Skelter, une chanson que Paul a écrite Dans l'intention d'en faire la plus extrême et é v e v é e jamais composée. À l'époque, c'était en effet tout à fait extrême et intense. Évidemment, de nos jours, à côté de ce qui se fait dans le black metal et le death, Alter Skelter a l'air bien i n o f f e n s i f mais en 1968, sur l'album blanc, ça avait l'air de la fin du monde. Précédemment, on a entendu Penny Lane du disque Magical Mystery Tour. Ça, c'est la deuxième chanson des Beatles que j'ai entendue dans ma vie. Chanson qui décrit de manière surréaliste un quartier populaire de Liverpool qui a marqué l'enfance de Paul. Au début du bloc, on a écouté Fixing Hole du disque Sgt. Pepper's Lone l n d Heartstop Land. Une pièce dans laquelle Paul décrit de façon psychédélique les rénovations qu'il effectuait sur une ferme à moitié délabrée qu'il venait d'acheter en Écosse. Vous êtes à l'émission Rock b l a s s i q u en e compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Bonne Fête Paul pour souligner son 68e anniversaire. Je vous présente une pièce tirée d'à peu près、euh, chacun des albums auxquels Paul McCartney a travaillé dans sa vie et cela de façon chronologique. vu de l'extérieur, à la fin des années 60, les Beatles avaient l'air de très bien s'entendre et de mener une vie parfaite, mais à l'intérieur, c'était loin d'être rose. Les sessions d'enregistrement de l'album Blanc, entre autres, ne se sont pas très bien passées. Suite au décès du gérant des Beatles, Brian Epstein, en 67,、euh, les tensions ont commencé à se faire sentir à l'intérieur du groupe et l'arrivée de Yoko Ono dans le décor a évidemment exacerbé les choses. Néanmoins, dans la dernière année de leur existence, les Beatles ont créé de la très belle musique sur leurs deux derniers disques. Tout de suite, on en écoute un exemple. Get back sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes de Trois-Rivières. C'est vous, 89 FM! Avec Golden s o m b e r s Carry That Way et The End, qui clôt leur dernier album, Abbey Road, de 1969, pièce qui venait mettre un point final à une carrière stellaire. Juste avant, on a entendu Get Back de l'album Let It Be, qui est le dernier à être sorti chronologiquement. Il est sorti en 1970, mais il a été enregistré avant Abbey Road, soit à l'hiver 1969. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Bonne Fête de Paul McCartney afin de souligner son 68e anniversaire. Je vous présente une pièce tirée d'à peu près chacun des albums s t u d i o auxquels Paul a travaillé dans sa vie et cela de façon chronologique. Paul a tout fait pour garder les Beatles en vie jusqu'à la fin, mais à l'automne 1969, les trois autres n'étaient plus du tout intéressés à poursuivre、euh, l'aventure.、Euh, au cours d'une réunion en septembre, John leur a annoncé que c'était fini, qu'ils e n a l l a i t Et suite à ça, Paul a sombré dans une profonde dépression. Il s'est retiré dans sa ferme en Écosse. Où il passait ses journées c o u、euh, c h é à boire du whisky et rien à rien faire d'autre que de broyer du noir. Il faut dire que Paul avait beaucoup travaillé dans les dernières années et、euh, tout ce qu'il avait fait dans sa vie, en fin de compte, c'était de jouer de la musique avec ses amis d'enfance et avec qui il avait eu un succès tout à fait incroyable. Et là, tout venait de tomber à l'eau. Euh, ses amis n'étaient plus là et il se retrouvait seul avec、euh, beaucoup de doutes、euh, quant à son avenir. Sa nouvelle épouse, à l'époque, Linda, était catastrophée de voir que la、euh, rock star adulée de tous、euh, qu'elle avait mariée était devenue un ivrogne、euh, paresseux et dépressif. Heureusement, suite à un incident avec des journalistes du magazine Life、euh, qui se sont rendus sur la ferme,、euh, sur la ferme pour、euh, infirmer La fameuse rumeur de son décès à l'époque, le fameux Paul is Dead, eh bien, il s'est repris en main et il a écrit deux très bons albums qui sont parus en 1970 et 1971. On va tout de suite en écouter des extraits. À l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, c'est fou! 89.1 FM! そう。<nine> <some> <laughs> dans la dimension rock classique en compagnie d'Alain Lefebvre. McCartney e Wings avec la pièce titre de leur premier album Wildlife de 1971. Les Wings que Paul a mis sur pied afin de faire comprendre au public qu'il était passé à autre chose et que les Beatles faisaient partie dorénavant de l'histoire. L'album Wildlife avait été,、euh, très mal reçu à sa sortie et,、euh, c'est un de ses disques、euh, mal a i m é Mais personnellement,、euh, je ne le conseillerais pas à personne. Mais moi, a i s m je l'aime bien. Je le trouve sympathique. Je le trouve rempli de fraîcheur, de joie de vivre et notre ami Simon Fitzbé ici à la station l'aime bien aussi, cet album Wildlife. Juste avant Wildlife, on a entendu Uncle Hot Bird, Admiral Halsey, un extrait du meilleur album que Paul a enregistré en solo, Ram, de 1971. Au début du b l o c on a entendu la très belle pièce Maybe I'm m a z e d qu'on retrouve sur le premier disque solo de Paul, intitulé tout simplement McCartney, p a r u en 70. Album qui a été mal reçu lui aussi, autant par la critique que le public qui lui en voulait d'avoir quitté les Beatles, alors qu'en réalité, il a été tout simplement le premier à l'annoncer. Euh, les trois autres avaient quitté bien avant ça.、Euh, John Lennon, lui, en a,、euh, d'ailleurs,、euh, toujours voulu à Paul,、euh, puisqu'on lui avait d e m a n d é de tenir,、euh, son, son, départ secret, question de ne pas nuire aux affaires des Beatles.、Euh, il a tenu sa parole, mais c'est Paul qui a vendu la mèche et a c c a p a r é、euh, l'attention des médias à la sortie de son album,、euh, tout ça à son avantage, mais ça s'est finalement retourné contre lui pendant un bon bout de temps. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n a i Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Paul McCartney afin de souligner son 68e anniversaire. Je vous présente la, une pièce tirée d'à peu près chacun des albums de studio auxquels il a travaillé dans sa vie et cela de façon chronologique. Le début des années 70 a été une espèce de traversée du désert pour Paul, puisqu'il、euh, était raillé par、euh, des critiques,、euh, boudé par une、euh, partie du public et、euh, empêtré dans des sagas judiciaires avec ses anciens amis Beatles avec qui il était en froid sibérien. Néanmoins, peu à peu, à partir de 1973, des choses ont commencé à aller mieux. Ça, on, on, On va écouter une pièce marquante de chacun des disques qu'il a sortis entre 1973 et 1975, qui compte parmi les meilleurs qu'il a enregistrés en carrière. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Bélomanes est la seule à diffuser du rock à t r o i s r é v e s s Il faut 89 ans. Still find something Le genre De bleu, c'est deux heures de blues et de jazz à l'état pur pour les fans et les profanes de ces deux styles interloqués. B.B. King, Johnny Ocker, Pat m e t t a n y Miles Davis et John Coltrane, tous les virtuoses, grands maîtres et les génies sont au rendez-vous les lundis de 18h à 20h en rediffusion le vendredi de 10h à midi. Texas Paris présente Eclipse Festival 2010, le 10e anniversaire.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 p a McCartney and Wings avec la pièce Rock Show qui s é t a précédée de Venus and Mars. Ce sont les deux pièces qui ouvrent l'album Venus and Mars de 1975. Et、euh, semble-t-il que Paul McCartney, en fait, il a、euh, débuté son, le spectacle, le spectacle qu'il a donné dimanche de la semaine dernière, le 13 juin. L'île de White avec、euh, ses deux pièces, Venus and Mars and Rock Show. C'est Paul euh, qui euh, clôturait le festival de, de l'île de White、euh, cette année. Juste avant ça, on a entendu、euh, la pièce titre de l'album Band on the Run de 1973,、euh, l'album qui l'a vraiment rétabli, qui l'a ramené、euh, à l'avant de façon、euh, flamboyante, disons.、Euh, au début du b l o c on a entendu My Love, un classique tiré de l'album Red Rose Speedway qui est paru aussi en 1973. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Bonne fête, Paul, afin de souligner le 68e anniversaire de Paul McCartney. Je vous présente une pièce tirée d'à peu près chacun des albums studio auxquels il a travaillé dans sa vie, et cela de façon chronologique. Le milieu des années 70 a définitivement été un moment merveilleux pour Paul, qui a retrouvé comme ça une partie de la gloire d'antan. Particulièrement lors de sa tournée de spectacle américaine de 1976. Par la suite, ça s'est gâché et、euh, bon, les derniers albums qu'il a enregistrés avec les Wings ont été plutôt décevants.、Et、il a mis fin au groupe après、euh, la tournée avortée、euh, du Japon où il a été jeté en prison pendant une semaine au début de l'année 1980. On va tout de suite écouter、euh, des extraits des、euh, trois derniers albums、euh, des Wings. À l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes de Trois-Rivières, c'est f o u 89.1 FM!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 Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. 89 ans. La seule radio musicale. g a r n e r Wings avec Old s c i Sir, une des pièces les plus rock des Wings, et qu'on retrouve sur le dernier album du groupe Back to the Egg de 1979, un album très moyen mais infiniment meilleur que son prédécesseur,、euh, London Town de 1978, dont on a entendu un extrait juste avant. d enough, une des très rares、euh, pièces rock du disque、euh, qui faisait、euh, vraiment plus soft rock,、euh, vraiment cucu. Au début du bloc, on a écouté Silly Love Song, la pièce la plus remarquable du disque Wings at the Speed of Sound de 1976, album très moyen mais encore là, infiniment supérieur à London Town. Vous êtes à l'émission c Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Bonne Fête Paul afin de souligner le 68e anniversaire de Paul McCartney. Je vous présente une pièce tirée d'à peu près chacun des albums studios auxquels il a travaillé dans sa vie, et cela de façon chronologique. Ceux qui pensaient avoir entendu ou vu le pire de Paul avec、euh, la fin des années 70 n'étaient pas au bout de leur peine. Et les années 80 ont révélé、euh, Paul à son moins inspiré, à son plus bas niveau. La décennie a d'ailleurs commencé、euh, avec un album tout à fait représentatif de ce qui allait suivre. Un des pires albums qu'il a jamais sorti. Un disque solo épouvantable, tout simplement intitulé McCartney 2. Disque、euh, à l'instar、euh, de son premier, Paul enregistré、euh, complètement seul. Euh, C'était un disque inspiré des tendances、euh, du moment, c'est-à-dire、euh, la New Wave et des trucs synthétiques. C'est tout à fait infect, à part la pièce qu'on écoute tout de suite,、the、One of These Days, à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM! One of these days, when my feet are on the ground, I'm gonna look around. See see what's right, see what's there, and breathe fresh air ever after. One of these days. Job just takes too long. I'm gonna sing my song and see, see what's right, see what's there, and breathe fresh air ever after. That It's round, it's to be found by you, by me. It's all we ever wanted to be. One of these days. When we both are at our ease, when you've got time to please yourself, see what's right and see what's there, and breathe fresh air and It's there, it's round, it's to be found by you, by me. It's all we ever wanted to see. Well, one of these days when, when my feet. On the ground, I'm gonna look around and see. see what's right and see what's there and breathe fresh air.、Ever. I f I said I really knew you well. What would your answer be if you were here today? Ooh, here today, well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. We're here today, but as for me.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 You said in the description of t e classic. Stranger Hold, une des rares pièces intéressantes du disque Press to Play de 1986. Un disque très moyen, quasiment mauvais, mais de très loin supérieur aux deux autres qui l'ont précédé, c'est-à-dire Give My Regards to Broad Street et Pipes of Peace, qui sont deux disques absolument très mauvais et、euh, dont je n'ai pas passé d'extrait. C'est vraiment trop mauvais. Il n'y a, a même pas de quoi de potable ou de rock sur ces deux disques. J'ai quand même pas passé CCC. Ben, écoute, Jackson a travaillé sur Pace of Peace, c'est tout dire. C'est franchement incroyablement mauvais. Juste avant Stranglehold, on a entendu la pièce Hommage à John Lennon, Here Today, qu'on retrouve sur le disque Talk of War de 1982. Un autre album moyen, mais probablement le meilleur qu'il a sorti dans les années 80 avec、euh, celui-là, avec Flower s in the dirt.、Euh, le reste était vraiment, franchement, minable. Et c'est une pièce qu'il interprète régulièrement encore de nos jours en spectacle. Here today. Au début du b l o c on a écouté One of These Days. À mon avis, la seule pièce tirée、euh, du disque, McCartney t o n'est pas minable.、Euh, album paru en 1980. Vous êtes à l'émission Rack Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Bonne f ê t e Paul afin de souligner le 68e anniversaire de Paul McCartney. Je vous présente、euh, une pièce tirée d'à peu près chacun des albums studios auxquels il a travaillé dans sa vie de façon chronologique. Comme je l'ai dit précédemment, les années 80, je le dis souvent d'ailleurs à l'émission, c'était une période très moche pour la plupart des artistes, pour Paul, mais aussi pour les autres, de ses contemporains comme Bob Dylan, les Stones, en passant par Pink Floyd, même Neil Young faisait dur dans les années 80. Ce qui fait que quand Paul est arrivé avec un album moyen comme Flowers in the Dirt en 1989, Ça avait quasiment l'air bon. <rire> la tournée qui a suivi a eu、euh, beaucoup de succès et、euh, Paul avait l'air reparti comme ça sur la bonne voie au début des années 90. On va tout de suite écouter、euh, trois pièces enregistrées dans cette période sur les o n d e s de la Radio Campus, la station des Mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM!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 Oreille, oreille, I have to keep on coming till I can go on. Why do you see?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 My Gardner, 20 Flight Rock, une reprise de Eddie Cochran qu'on retrouve sur le disque Choba B. C. C. P. de 1991. Un disque de reprise de classique du rock'n'roll des années 50 qui compte parmi les préférés de Paul. Album qui était destiné uniquement au marché soviétique et、euh, qui a débuté comme une blague puisque le disque a été conçu à l'origine comme s'il s'agissait d'un album pirate obscur russe. Juste avant ça, on a entendu、euh, la version en spectacle de We Can Work It Out、euh, qu'on retrouve sur le disque Unplugged de 1991. Album qui a lancé la vogue des disques Unplugged. Ça, c'est un excellent disque de Paul McCartney, mais il est un peu dur à trouver, ça, Unplugged. Au début du b l o c on a écouté la pièce Distractions, une pièce orchestrale qu'on retrouve sur le disque Flowers in the Dirt de 1989, dont une bonne partie a été écrite en collaboration avec Elvis Costello. Vous êtes à l'émission c Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Bonne Fête, Paul, afin de souligner le 68e anniversaire de Paul McCartney. Je vous présente une pièce tirée d'à peu près chacun des albums auxquels il a travaillé dans sa vie, des albums studio, évidemment, et je le fais de façon chronologique. Malheureusement, l'élan que Paul semblait avoir au début des années 90 s'est estompé de façon abrupte. Après la sortie du disque Off the Ground de 1993, qui est un autre des mauvais albums de Paul.、Euh, heureusement, c'était le dernier de ces mauvais disques, puisque la qualité de ces albums s'est améliorée de façon remarquable à partir de 1997 et le disque Flaming Pie. On va tout de suite écouter des pièces de cette période à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. C'est fou, 891 FM! The girl who loved a biker, she used to follow him across America. But the biker didn't like her, she didn't care, she still persisted. But her brother said she was twisted, and the family said they wouldn't miss her anyway. She loved Avec la pièce-titre de l'album Run Devil Run de 1999, un disque d'inspiration rock'n'roll des années 50、euh, qu'il a enregistré pour tenter de se tirer de sa dépression suite au décès de sa femme Linda, qui était survenue、euh, l'année précédente. Album sur lequel on retrouve David g i l m o u r de Pink Floyd et Ian Pace de Deep Purple. Juste avant, on a écouté la pièce-titre de son très bon album Flaming Pie、euh, qui fait C'est pièce Qui fait référence au début des Beatles et à une histoire de John Lennon. Au début du b l o c on a entendu Biker Like an Icon, une pièce légère tirée de ce très moyen disque qui est Off the Ground de 1993. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Bonne f ê t e Paul,、euh, afin de souligner le 68e anniversaire de naissance de Paul McCartney. Je vous présente、euh, une pièce tirée d'à peu près、euh, chacun des albums、euh, auxquels il a travaillé dans sa vie. Je le fais de façon chronologique et évidemment, je me restreins aux albums studio uniquement. Dans les années 2000, Paul a retrouvé ses moyens. Il s'est entouré d'excellents musiciens. Il a donné des concerts extraordinaires et produit certains de ses meilleurs albums depuis des décennies. On va tout de suite écouter quatre dernières pièces qui vont conclure comme ça, ce petit spécial Paul McCartney. Sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM!、Mmh. I tried to get o v e r you. I tried to find something new. But all I could ever do was fill my time with thoughts of you. I tried to go somewhere old to search for my pot of gold. But all I could ever hold inside my mind were thoughts of you. I hear your music and it's driving me wild. The movie rhythms in a different style. I hear your music and it's driving me wild. Time around.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 Vous voulez gagner un sac cadeau d'une valeur de 50 de céréales croque-canel l e ainsi qu'une variété de céréales General Mills? Vous n'avez rien à faire. Écoutez Assemblage requis le jeudi de 15 à 18h et vous pourriez avoir la chance de partir la journée du bon pied avec les céréales General Mills.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 C'est f o u c s s t comme faire une course avec un nain. c e s t sûr de gagner. Fireman avec la pièce Highway tirée du disque Electric Argument paru en 2008. C'est le dernier album auquel Paul McCartney a participé. C'est paru, comme je l'ai dit, en 2008. Il interprète des extraits en spectacle depuis l'année dernière de cet album. Il l'avait interprété, cette pièce Highway, à Halifax l'année dernière. Justement, on a entendu Only Mama Knows qui nous vient du dernier disque officiel de Paul, Memory Almost Full. De 2007. Précédemment, on a entendu、euh, Promise to You Girl tiré de ce que je considère personnellement comme、euh, le meilleur album de Paul en solo, avec Ram, bien sûr. Chaos and Creation in the Backyard de 2005. Au début du bloc, on a écouté Lonely Road qui ouvre le disque Driving Rain, c'est un autre bon disque de Paul, un peu moins accessible toutefois. C'est paru en 2001. Voilà qui met un terme à ce petit spécial Bonne Fête, Paul. Qui célèbre aujourd'hui même son 68e anniversaire. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que Paul McCartney sera à Montréal pour un concert unique le 12 août au Centre b e l l dans le cadre de sa tournée Up and Coming qui passe aussi par Toronto les 8 et 9 août. Les billets ont été mis en vente officiellement lundi et c'est complet. Tous les billets se sont envolés en 30 minutes. Si, comme moi, vous n'êtes pas des utilisateurs de la carte American Express, vous étiez un peu b a t t é d'avance pour obtenir des billets, puisqu'on a procédé à une pré-vente、euh, la semaine dernière、euh, sur le site officiel de Paul pour les détenteurs de la carte American Express, ce qui fait qu'il y avait moins de billets disponibles pour le concert. Quand on les a mis en vente officiellement lundi dernier à midi, beaucoup de gens se sont mis en ligne dans la salle d'attente virtuelle de Evenco, une heure à l'avance.、Euh, Absolument pour rien, dans d a n s l'espoir d'obtenir des billets qu'ils n'ont jamais réussi à avoir,、euh, sinon à recevoir un message proche qui leur est apparu. Sold out, thanks to everyone. Ce qui fait qu'il、euh, y avait beaucoup de mécontents lundi dernier, plein de gens qui ne pourront pas assister au spectacle ou des gens qui vont devoir aller enrichir les scalpers, payer、euh, trois fois le prix pour des billets en arrière de la scène. C'est dommage. En tout cas, j'ai pas de félicitations à faire à Evenco. Euh, C'était vraiment tout croche,、euh, la mise en vente des billets de McCartney.、Euh, C'était pas mal mieux à Halifax. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, c'est le troisième vendredi du mois, ce qui signifie que c'est le traditionnel spécial 3 pour 1 à l'émission Rock Classic. On va donc entendre tout au long du reste de l'émission. Euh, des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe、euh, qui représente n t certains des styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière classique. On va entendre du hard rock, du rock progressif, du blues rock, du jazz rock, ainsi que, comme d'habitude, un peu de métal vers la fin. On va entendre des artistes des groupes comme Thin Lizzy,、euh, Black Sabbath,、euh, Rat, Stone Temple Pilots et、euh, une toute nouvelle pièce aussi du tout nouvel album de Iron Maiden. On va y aller avec un groupe que j'ai très hâte de voir en spectacle les 9 et 10 juillet prochains à Montréal. Je parle de Babe r u o f The Mexican à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s e s la seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à t r o i s r i v i e n s C'est faux, 89 FM. De jazz avec Babe Ruth. On vient d'entendre trois pièces tirées de leur excellent dernier album studio, Kepasa, qui est paru officiellement sur CD seulement l'année dernière, en 2009. On vient d'entendre The Blues, c'était précédé de Love is a four-letter word. Et au début du b l o c on a entendu la version remaniée de Mexican, d e Mexican Millennium. Évidemment, d e Mexican qui, à l'origine, est paru sur l'album First Bass de 1972. Je vous rappelle que Babe Ruth seront en spectacle à Ottawa le vendredi 9 juillet et le samedi 10, ils seront au Metropolis de Montréal. Concert tout à fait exceptionnel. Puisque ça fait quelque chose comme 35 ans que Babe Ruth n'ont pas joué ensemble ou ne sont pas venus à Montréal. Parmi les concerts à venir, justement, au Québec, qui pourraient vous intéresser, outre Babe Ruth, eh bien, il y en a plein, plein, plein qui s'en viennent. Vendredi prochain, 25 juin, Buzz Cags sera au théâtre Maisonneuve. Ça, c'est dans le cadre du festival Jazz. Et le même soir, Scorpions sera au Pavillon de la Jeunesse de Québec, bien sûr, dans le cadre de leur tournée d'adieu. Ils seront accompagnés de Cinderella. Et le lendemain, le samedi 26, ils seront au Centre b e l l de Montréal, bien sûr. Yes, mais sans John Anderson, je le précise, ce qui fait que c'est beaucoup moins intéressant. Eh bien, ils seront au Mondial Choral Lotto-Québec de Laval dimanche 26. 7 juin. Euh, simultanément, euh, Eric Burden and The Animals、euh, seront à Montréal dans le cadre du Festival de Jazz, la même soir.、Euh, mercredi 30 juin, Plume sera ici même à Trois-Rivières dans le cadre du f e s t i v o i s Dimanche、euh, 4 juillet,、euh, ce sera au tour de Steve Hackett et la formation Renaissance d'être au f e s t i v o i s Ça va être intéressant ce concert-là.、Euh, et euh, le même soir,、euh, Roger Oxen sera à s h a w i n i g a n dans le cadre du Festival d'été, toujours le 4 juillet. Lundi 5 juillet, les Doobie Brothers et、euh, Steve Miller-Ban, affiche assez intéressante. Ils seront à la salle Wilfrid Pelletier dans le cadre du festival de jazz, encore une fois de Montréal. Et、euh, ce sera autour des Moody Blues d'être au festival le lendemain, le 6、euh, mardi 6 juillet. Et à Ottawa, pendant ce temps-là, toujours le mardi 6,、euh, Iron Maiden et Dream Theater seront au Ottawa Cisco Blues Fest. Le mercredi, la même affiche sera au Centre Belle. t、euh, le vendredi 9,、euh, c'est probablement l'événement métal de l'année à Québec. Ça se passera sur、euh, les plaines d'Abraham dans le cadre du Festival d'été de Québec, Iron Maiden et Dream Theater. Santana et Steve Winwood et Steve Hill, tous les trois ensemble, seront au Festival d'été de Québec, encore une fois, sur les plaines d'Abraham, le mardi 13 juillet. Et le 15, ce sera au tour de Rush de prendre d'assaut la scène des plaines d'Abraham. Et apparemment, ils jouent、euh, la bande Moving Pictures au complet. Et、euh, le dimanche 18 juillet, Rammstein et Apocalyptica vont clôturer le festival. Soywork, Death Angel, Mutiny Within et Shwash Buckles seront au Fofun le dimanche 18. Euh, et toujours le 18,、euh, Fog Hat seront au、euh, Cisco Ottawa Blues Fest. Simon et Garfunkel seront de retour au Centre Bell le jeudi 22 juillet, le même soir qu'à l'Agité de Québec. On retrouvera、euh, pour les amateurs de métal、euh, High on Fire, Priestess et Skeleton Witch. Vendredi 23 juillet, Megadeth, Slayer et Testament seront au Pavillon de la Jeunesse. Et ces trois mêmes groupes seront en vedette le lendemain soir au Heavy MTL au Parc Jean Drapeau. Avec、euh, très, très très belle affiche le、euh, samedi, puisqu'on retrouve Outre、euh, Slayer, Megadeth et Testament, On retrouve Alice Cooper, Mastodon, Fear Factory, Cataclysm, Anvil, Rob Alford, et on a ajouté Skeleton Witch,、euh, Melissa of the m a w r et High on Fire. Le dimanche, ça se poursuit, mais c'est pas mal moins intéressant pour vous dire. En vedette, c'est Coin. y a Avenger and Fall, Lamb of God, Five Finger, Death Punch,、euh, Hate Breed. Uh, winds of Plague, Atrayu, In This Moment, Norma Jean. Donc, il ne me soulève n t pas tellement mon enthousiasme personnellement. Heureusement, on a ajouté Airborne et Despise Icon. Il y a aussi Rob Zombie qui est intéressant et、uh, Three Inches of Blood. Donc, ça se passe au parc Jean Drapeau la fin de semaine du euh, euh, 24 et 25 juillet. Le Heavy MTL.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 Vous retrouverez aussi les tops、euh, des années passées. Il y a un lien pour me contacter directement. u、euh, n e section baladou diffusion si jamais vous avez envie, comme ça, d'écouter une ancienne émission, n'importe quand dans la semaine. Et vous retrouverez une section nouveauté、euh, qui donne un accès direct à mon blog sur lequel vous retrouverez、euh, 75, au moins 75 critiques de disques qui sont sorties depuis un an. Ceux qui recherchent des, des suggestions d'albums à se procurer vont assurément y trouver des choses qui vont les intéresser. Encore une fois, le site se trouve au w w w r o c k c l a s s i q u e n e t Parlant de nouveautés, j'en ai une absolument excellente pour vous cette semaine, puisque je vous parle tout de suite du tout nouvel album de Tom Petty and the Heartbreaker, intitulé Mojo, qui est sorti en magasin cette semaine. Premier album studio en 4 ans pour Tom Petty, soit depuis le disque Highway Companion, qui date de 2006, et、euh, premier album en 8 ans. Pour Tempéter avec son groupe, les Heartbreakers, puisque le dernier, The Last DJ, remonte à, à 2002.、Euh, les Heartbreakers, qui sont un groupe de musiciens absolument prodigieux, en particulier le guitariste Mike Campbell, qui accomplit un travail fantastique à la g u i t a r slide.、Mais、je dis ça, mais le clavieriste aussi est excellent. J'ai beaucoup aimé ce nouvel album, qui est très blues, très calme et tranquille, mais très inspiré, qui,、euh, qui tente et réussit. t as tout à fait à recréer le son Chicago Blues. Des années 50, qui caractérisait l'étiquette de disque chess. e u c'est pas un disque qui accroche à la première écoute, mais après deux ou trois auditions, j'étais absolument accro. Évidemment, les critiques sont mitigées. C'est vrai que la voix de Tom n'est pas son meilleur, mais il faut dire que ça n'a jamais été un grand chanteur, Tom Petty. Mais là, il faut dire qu'il en a perdu, mais on n'en est tout de même pas rendu au point où Bob Dylan en est, là, tout de même.、Euh, on a aussi critiqué、euh, ses textes,、euh, qui ne sont pas assez profonds au goût de certains. d a u s vont peut-être trouver que c'est un album carrément plate, mais moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Il s'en va assurément sur mon baladeur pour y passer l'été. Question de vous en faire une idée, on va tout de suite、euh, écouter, en écouter trois extraits. Mojo, Tom f e t t y sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l a m a n d s e t le seul à faire tourner du vrai Rock à t War, et bien c'est faux, 89 20.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 Venez nous rencontrer au 1275 avion Albert Dessier de l u q t r Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Le temps des plaisirs est fini. Le temps des plaisirs. Cap-Cap-89. Cap-Cap-89. Comment? through <laughs> b y Company and the Heartbreakers, on vient d'entendre trois extraits de leur excellent nouvel album intitulé Mojo, sorti en magasin cette semaine. On vient d'entendre une pièce très représentative de l'atmosphère du disque en général, qui est très calme. C'est la pièce Lover's Touch. Juste avant, on a entendu une pièce plus remuante, I should have known it.、Et、au début du b l o c on a entendu Jefferson Jericho Blues qui ouvre l'album et qui commente le badinage auquel le président américain Thomas Jefferson se serait livré avec une de ses servantes noires au temps de l'esclavage. Je le répète, j'ai beaucoup aimé ce nouvel album de Tom Petty and the Heartbreakers, qui est très blues, qui, r e c r é e comme ça le son Chicago Blues, qui caractérisait l'étiquette de disque chess dans les années 50. C'est pas un disque qui accroche à la première écoute, mais qui nécessite deux ou trois auditions. Les critiques sont mitigées. Certains trouvent que c'est un album carrément plat et que Tom chante vraiment mal. Ça dépend des goûts, mais moi,、euh, Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Il s'en va directement dans mon baladeur pour y passer tout l'été. En fait, je l'ai tellement aimé que je lui donne un 9 sur 10. Encore une fois, le disque s'intitule Mojo de Tom p e t t y and the Heartbreakers. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d a l a e n Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 en pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. Et nous en sommes maintenant à notre portion de l'émission consacrée à la discographie complète de ACDC. Aujourd'hui, nous en sommes au 15e chapitre et au disque Ballbreaker de 1995. C'est pas un grand album de ACDC, mais c'est le dernier bon disque qu'ils ont enregistré, à mon avis. C'est le meilleur qu'ils ont enregistré après Back in Black,、uh, Four Dozen About t h e Rock et Flick of the Switch uh, avec uh, Brian Johnson, évidemment.、Euh, c'est un album que j'ai,、euh, qui a beaucoup, qui est beaucoup inspiré, plus inspiré que les deux derniers、euh, qu'ils ont fait、euh, par la suite. C'est、euh, un album qui a été produit par、euh, Rick Rubin lui-même. Il a réussi à faire quelque chose de bien, qui a donné une bonne dose de vitalité à ACDC. On va tout de suite aller en entendre trois extraits en commençant par celui-ci qui est le plus connu: Hard has a Rock. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes e t la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. Absolument la seule à faire tourner du vrai rock. C'est faux! 8 9 FM! はい。<Vanessa. S 2> <laughs> On vient d'entendre trois pièces tirées de leur album Ballbreaker, paru en 1995. On vient d'entendre la pièce titre. Juste avant, on a écouté un titre typiquement ACDC, Cough With Your Pants Down, pris avec l e s culottes à terre. Et au début du bloc, on a entendu la pièce la plus connue de l'album, Hard as a Rock, qui ouvre le disque avec brio. C'est une pièce qui a quand même connu un certain succès. Ballbreaker, c'est loin d'être un album parfait, mais à côté de Fly on the Wall et Razor's Edge, on peut dire que c'est un bon album de ACDC avec Brian Johnson. Et, je le répète, c'est le dernier bon disque qu'ils ont enregistré, à mon avis. Bien sûr, suite à la sortie de Ballbreaker, ACDC sont repartis sur la route pour une tournée de concert et, Fait historique, ce sont eux qui ont eu le privilège de donner le dernier spectacle, le dernier événement à avoir eu lieu au prestigieux Forum de Montréal à l'hiver 1996. Voilà qui vient clore ce è m e chapitre de la discographie complète de ACDC. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter le dernier chapitre de la série. Avec、euh, les albums Stiff Upper Lip et Black Eyes. Et、euh, en combinant les deux, on devrait être en mesure de diffuser au moins un bloc de trois bonnes pièces. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission r o c l a s s i q g en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va poursuivre dans cette veine hard rock et métal avec un groupe qui vient tout juste de se reformer. Tin Lizzy, The Boys Are Back in Town, pièce tout à fait appropriée dans les circonstances. À l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est absolument la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est Faux, 89 FM.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 Will flow and, blood will spill. and if the boys wanna fight, you better let e m That you box in the corner, blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long t i l summer comes. Now that the boys are here again.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 89 A。 It's not that he don't tell the truth, or even that he m i s p e l t h a u t h It's just these holes that move. But you know something's wrong. Waiting for an alibi. Waiting for an alibi. Waiting for an alibi. o n l l that l a s t but get all the artists, don't you love a cigarette? Lizzie Avec la pièce titre de l'album Chinatown de 1980, c'était précédé de Waiting for an Alibi, une pièce qu'on retrouve sur l'album Black Rose de 1979. Et au début du bloc, on a entendu le plus grand classique en carrière de Thin l i z z y The Boys Are Back in Town c e s t tiré de leur album Jailbreak. Paru en 1976. Tin h l a i z y qui vient tout juste de se reformer autour du guitariste Scott Gorham, qui s'est entouré du batteur original Brian Downey et du claviériste Darren Wharton, qui faisait partie du groupe dans leurs dernières années d'activité. Scott, cependant, n'a pas réussi à convaincre le guitariste Brian Robertson, mais il est allé chercher une grosse pointure e n m a i n Vivian Campbell, qui s'est fait remarquer、euh, originalement dans les années 80 avec le groupe de Dio et qui fait partie de Def Leppard depuis plusieurs années. Évidemment, Phil Lennon n'est toujours pas ressuscité ni revenu à la vie. Alors, on l'a remplacé par un inconnu du nom de Ricky Warwick. Et、euh, selon le magazine britannique Classic Rock de ce mois-ci,、euh, leur nouveau matériel à Thinésie est excellent. Ça reste à voir.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 ファンフ f m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 C'est fou. à l u q t é à R. R. T'as la v a i n e F1. Johnny James Dio et Black Sabbath, Turn Up the Night, la pièce qui ouvre cet excellent album qui e t Mob Rules, paru en 1981. Et juste avant ça, on a entendu deux pièces tirées d'un autre album absolument fantastique. Heaven and Hell, paru en 1980. On a entendu Children of the, Drain, of the Sea, suivi de Die Young. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lafèvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va poursuivre avec un autre groupe qui, à l'instar de f i n l l e z y est récemment ressuscité et qui a justement joué aux funérailles de Ronnie James Dio le mois dernier.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 setup. Nouvellement ressuscité Armored s a i n t qui ont l'air tout à fait en feu, du moins si j'en juge par les extraits qu'on retrouve sur YouTube, qui ont été filmés lors de leur récent concert au House of Blues de Los Angeles. Si vous êtes un fan, allez voir ça. On vient d'entendre donc la pièce Loose Cannon qui ouvre leur dernier très bon disque, la Raza. paru plus tôt cette année. Juste avant ça, on a entendu deux extraits du mini disque en concert Saints Will Conquer de 1988. On a entendu le classique Can You Deliver avec un solo de batterie précédé de Raising Fear. C'est officiel, maintenant. John Bush ne fait plus partie de Anthrax. C'est Joey Belladonna qui est revenu au bercail dans cette situation <rire> clownesque dans laquelle Anthrax joue comme ça au yo-yo avec leur chanteur. C'est pas très sérieux. Ça va réjouir plusieurs, ce retour de Belladonna. J'en suis sûr, mais ben, pas moi parce que j'ai toujours préféré de loin John Bush. Toutefois, il est bien plus à sa place avec Armored s a i n t que j'aime bien mieux personnellement que Anthrax.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 Rat, sur les ondes de la Radio-Cropus, la seule qui diffuse du vrai rock, absolument la seule à diffuser du vrai rock et du vrai bêta l à Trois-Rivières, c'est vous, 89 FM!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 d e r i è r e m e n t Rat! Avec un extrait de leur、euh, tout nouvel et bon album Infestation qui est paru il y a quelques semaines. C'était la pièce Best of Me. C'est pas mal le groupe original qui est de retour,、euh, exception faite de Robin Crosby qui est bien sûr décédé et qui a été remplacé par、euh, Carlos c a v a z o、euh, qui faisait partie auparavant de Quiet Riot et par le bassiste、euh, Robin Crane qui remplace Juan c r o c h e le bassiste、euh, original du groupe avec qui les autres musiciens sont en froid. Juste avant, on a entendu, juste avant Best of Me, on a justement entendu le groupe original avec deux de leurs classiques, Body Talk tiré du disque Dancing Undercover de 1986 et Round and Round du premier et meilleur album de Rat, Out of the Cellar de 1984. Le nouveau disque Infestation n'est pas aussi bon que Out of the Cellar, mais c'est un des bons qu'ils ont fait par contre.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 Stone Temple Pilots, à l'antenne de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock et du vrai métal à t r o i s r i v i è r e Ne cherchez pas ailleurs, il n'y en a pas d'autres. Si fou! 89 FM! Driving faster in my car. Falling farther from just what we are. s e l l i t e r i my c a Take her home, her hazy head is counting the s l Take her eyes, it l e a v e t h day. No conversation. Time to take her home. you、we'll Temple Pilots, un autre groupe de miraculés, puisque eux aussi sont revenus d'entre les morts cette année. C'est une véritable dernière heure、euh, rock classique consacrée a u r e s s u s c i t é comme ça, puisqu'on a entendu Thin l i z z y on a entendu Armored s a i n t on a entendu、euh, Rat. Um, ce qu'on vient d'entendre,、euh, c'est un extrait de leur、euh, tout nouvel album homonyme qui est paru il y a deux ou trois semaines. C'était la pièce Dare, If You Dare. Juste avant, on a écouté une version en spectacle d'un de leurs classiques, Vaseline, qu'on retrouve sur l'édition de luxe du nouvel album. Au début du bloc, on a entendu Big Empty, qui、euh, faisait partie à l'origine de la trame sonore du film The Crow et qu'on qu retrouve aussi sur le deuxième album de Stone Temple Pilots, Purple de 1994. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Pour ceux qui écoutent en direct le vendredi, c'est la Sécheuse qui va suivre dans un moment. Ce sera suivi à 20 heures de nos amis、euh, des lutins de l'enfer pour les amateurs de métal plus extrêmes. Si vous écoutez la reprise de mardi, eh bien, c'est moi-même qui vais suivre dans quelques minutes puisque à 19h, je vais animer l'émission de Power Metal, Metal Progressif, La Brique et le Fanal et vous présenter de l'excellent métal mélodique jusqu'à 21h, jusqu'à l'arrivée de mes autres amis, le Dr. p e n r a g o n et Sinistros. La semaine prochaine, à Rock c l a s s i q u e je vais vous présenter le nouvel album de Ozzy Osbourne, intitulé Scream. Je vais aussi vous présenter le groupe de hard rock psychédélique anglais très obscur de la fin des années 60, que je n'ai pas eu le temps de vous présenter cette semaine, Bulldog Breed, qui a sorti un album unique en 1969. Je vous laisse avec une dernière pièce, une、euh, toute nouvelle chanson de Iron Maiden, tirée de leur、euh, nouvel album à venir en nous. Euh, intitulé The Final Frontier. On va écouter la pièce El Dorado que Maiden offre gratuitement depuis cette semaine sur leur site officiel de www.ironmaiden.com. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve vendredi prochain à midi pile pour une autre émission classique. Salut!